Elle m'a dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun c a b r o n ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. Elle a l'air triste t ou t n e t e t ça tombe bien, j'ai les épaules solides. Un peu de réconfort, je lui parle et j'apprends à quel point elle a souffert. C'est une enfant de la guerre qui cache ses sentiments, à des milliers de pieds sous terre. La cocaïne, la cocaïne a pris sa famille. C'est une clandestine, une clandestine, à Miami. M a m i a m i Elle m'a dit, aime-moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. J'suis e pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. J'aurais pu te dire à quel point elle est sexy. 何だろう 私たちは彼女のために、彼女 e ために、彼 r の n めに、彼女のために、彼女のために、彼 s のため a 彼女のた s に、彼 r のために、彼女のために、彼女のために、彼女のた d に、彼女の m めに、彼女のため e 彼 d のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼 e のために、彼女の a めに、彼 n のために、彼女のために、彼女のために、彼女のために、彼 i のため a 彼女のた o n 彼女のため s 彼女のために、彼女のために、彼女 e の嫁に戻る。Moi, h o t